c'est des fatahs des ulémas et ré, ils reflètent les idées des khawarijs d'aujourd'hui. Et donc on commence par les fatahs, maintenant on est arrivé aux explications du Cheikh Sariq Al-Fawzan dans les questions qui lui ont été posées à ce sujet là On est toujours dans le point de Takfir Al-Hukkam, ceux qui déclarent les, musulmans, les dirigeants des musulmans comme étant des non-croyants. À cause de certains péchés qu'ils font, et donc on réfute ces idées-là de la part de ces gens-là qui sont déviés. Et euh, la première question qu'on va lire aujourd'hui, le chef, on, on, on lui a demandé C'est-à-dire, euh, c'est quoi le verdict de l'islam au sujet des gens qui… ou de, de désobéir ou de contredire les dirigeants dans ce qui n'est ni haram ni péché. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est permis de, de désobéir aux dirigeants ou de contredire les dirigeants dans une question ou dans une chose qui n'est pas haram ou qui n'est pas un péché. Et donc, le Cheikh il répond, il dit… ومعصيه ولاة, الأمور ولاه امور المسلمين فيما ليس بمحرم ولا معصيه اشد التحريم لانه معصيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني ولما يترتب على معصيه ولاه الامور من شق العصا وتفريق الكلمه واختلاف الامه وحدوث الفتن واختلال الامن ومبايعه ولي الامر تقتضي طاعته بالمعروف ونزع اليد, ونزع اليد عن طاعته يعتبر خيانه للعهد قال تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والغرض بالعهد Donc, le Cheikh euh, Saleh al-Pauzan, il a répondu au sujet de cette question. Et il a dit que c'est interdit de désobéir, de contredire les dirigeants des musulmans euh, dans ce qui n'est pas interdit et dans ce qui n'est pas un péché. Et ça, c'est une très grande interdiction. C'est-à-dire une interdiction très sévère parce que celui qui désobéit aux dirigeants dans le bien, celui qui désobéit aux dirigeants musulmans dans le bien, alors c'est comme s'il a désobéi à Allah et à son messager. Euh, et il mentionne le verset de Surah al-Nisa le verset 59 qui dit « obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement ». Et après il mentionne un autre hadith qui est rapporté dans la Sunnah par Ibn Abi Asim qui dit « celui qui obéit à l'Amir C'est-à-dire au dirigeant, alors il m'a obéi. Ça c'est le prophète qui dit ça. Celui qui obéit, obéit au dirigeant, il m'a obéi. Et celui qui a désobéi au dirigeant, il m'a désobéi. D'accord Donc ensuite le chef il dit, et pourquoi on est interdit de désobéir au dirigeant dans, dans quest ce qui n'est qu pas un péché C'est-à-dire que c'est interdit de désobéir au dirigeant si le dirigeant nous ordonne de faire quelque chose qui n'est pas haram. Et euh, la raison de ça, c'est parce que quand on désobéit aux dirigeants, dans qu'est-ce qui est bien, et bien ça amène à euh, diviser, euh, et à, ça brise l'autorité du dirigeant, ça divise les musulmans, hein, et ça amène la oumma à la discorde, et ça amène toutes sortes de fitna et ça, ça euh, fait diminuer la sécurité dans la société. Et la chèque, il dit ensuite que de donner la baïa au dirigeant, ça implique de l'obéir dans le bien. Et donc, celui qui retire sa main de son obéissance, c'est-à-dire de l'obéissance envers le dirigeant, eh bien, ça c'est considéré comme une forme de trahison, hein, une forme de trahison, de traîtrise euh, envers l'engagement le, qu'on a pris envers ce dirigeant-là. Dirigeant Et Allah, il dit dans le verset 91, en surat al-mahl wa awfu bi ahdillahi iza ahadtum. Et donc, ça veut dire de prendre, euh, c'est-à-dire de respecter nos, enga, nos engagements, ou l'engagement, ou le serment qu'on a pris envers verre Allah, lorsqu'on a pris un serment, ou lorsqu'on a fait un engagement. Et le chef, il dit que al-gadaru bi ahd hein, de, de, de trahir notre engagement, notre serment, eh ben, c'est une forme de caractéristique les hypocrite, de des منافقين d'accord et uh, ensuite on a posé la question hal yashteritu fi al qunut fi salat ibn wali al amr jawab salatu al salatu ibada wa la tajuz ihtaf shay' fiha illa bi fatwa min ahli al ilm yanthuruna fiha wa yuqaddiruna mata yajuz al qunut wa mata la yajuz al qunut la yajuz al fawda fi al Kulun, kulun, ha sabi hawa. Lazim, Donc, uh, ils ont posé la question au sujet de la prière. Dans la prière des fois on fait ce qu'on appelle al kunut. Al kunut c'est quoi? C'est que quand l'imam se relève du recours, il se, il se tient debout pour faire un dua euh, avant de se prosterner. Et donc euh, le chef on lui a posé la question: Est-ce que c'est, est-ce que de faire ce kunut, ce, ce Doua, après le recours, est-ce que ça nécessite, est-ce que ça nécessite la permission du dirigeant ou non? Et donc le Cheikh il a répondu et il a dit que la prière c'est une adoration et qu'il n'est pas permis de, de rajouter quelque chose ou de faire quelque chose dans la prière excepté euh, par une fatwa des ulamas. Et donc les Rulama, euh ils vont regarder et étudier la question et c'est eux qui vont déterminer si vraiment c'est permis de faire le renouveau et quand est-ce que c'est permis de le faire et quand est-ce que c'est pas permis de le faire. Et le Cheikh il dit donc que c'est pas permis de faire une sorte de désordre avec la prière, chacun fait selon ses désirs, euh, donc il faut une fatwa des savants pour savoir quand est-ce qu'on peut faire le konout ou non, si les, si les ulémas ont fait une fatwa pour dire que oui on doit faire le konout, alors le dirigeant des musulmans il va prendre cette fatwa et il va la, la généraliser, c'est-à-dire l'appliquer pour tout le monde, il va demander à tous les imams dans le pays de faire le konout. Mais sinon si les lama's n'ont pas fait cette fatwa alors les imams de mosquées ils ne doivent pas faire le qunut ce cas ensuite euh, ils ont posé la question au cheikh al-jihad wali annahu min min shahidan Donc ils ont posé la question, c'est qu -ce que, quoi le verdict au sujet de quelqu'un qui part au djihad sans avoir la permission du dirigeant des musulmans. Euh, à, à, sans, euh, donc est-ce que c'est permis de partir pour combattre un ennemi de, de, des musulmans, pour élever la parole d'Allah dans le djihad, euh, sans avoir l'accord du dirigeant de notre pays musulman Euh, et il dit ensuite, «», c'est-à-dire que, euh, on sait que le, celui qui part pour combattre dans le djihad, euh, il est pardonné pour ses péchés avec la première goutte de sang qui, qui, qui, qui tombe, lorsqu'il se fait blesser ou quelque chose comme ça. Donc, si on sait qu'il se fait pardonner avec la première goutte de sang qui, qui, qui coule de, de son corps, donc est-ce qu'on peut, Euh, considérer que celui qui partirait pour le djihad sans la permission du dirigeant, qu'il serait également donc per, euh, perd, euh, pardonné à cause du fait qu'il part pour le djihad, et est-ce qu'il est shahid S'il si est il est parti pour combattre sans l'accord du dirigeant et qu'il meurt dans ce combat-là, est-ce qu'il est considéré comme un martyr, comme un shahid ou non Et le Cheikh le il a répondu, Cheikh Salih al-Fawzan, et il a dit, La yakounu mujahidan, idha khalafa wa aswa waliya al-amma, wa aswa walideith, ben yakounu bidalika a'tiyan. Le sheikh, il a répondu en disant, il n'est pas un mujahid, c'est-à-dire il, il n'est pas un vrai mujahid, s'il si a contredit le dirigeant et qu'il a désobéi au dirigeant des musulmans. Et qu'il a désobéi également, et s'il a également désobéi à ses parents en fait, s'il fait ça, il est considéré comme quelqu'un qui est pécheur, qui a fait un péché, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta ta'ala. Donc, il n'a pas le droit de partir sans l'accord du dirigeant de son pays, qui est musulman, et il n'a pas le droit non plus de sortir sans l'accord de ses parents. Ok Et euh, s'il fait ça, s'il sort malgré tout, il est considéré comme quelqu'un qui a désobéi à l'ordre d'Allah parce qu'il a désobéi au dirigeant. Donc ça, ça y est pour les questions d'Aksir al-Shuka, on a terminé cette section dans le livre, et puis euh, je voulais juste mentionner un point en passant, c'est que il y a des frères cette semaine, ils m'ont contacté, ils m'ont fait, euh, fait parvenir euh, certains commentaires au sujet de certaines... Euh, certaines choses que j'avais écrites dans un livre que j'avais écrit, que j'avais mis sur Internet, qui s'appelle L'Islam ou l'intégrisme. Et dans ce livre, j'avais mis bon certaines, certains commentaires au sujet de certains dirigeants. J'avais écrit certaines, certaines de leurs euh, actions qui étaient contraires à l'Islam. Et j'avais fait quelques commentaires à ce sujet-là. Et, et donc, euh, certains d'entre eux, euh, ils méritaient peut-être pas du tout de qu'on qu les mentionne dans ce contexte-là parce que c'est contraire au Manhaj qu'on a étudié justement dans les paroles des ulama et c'est contraire à la, à la voix des Salaf de faire cette chose-là. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de, de retirer le livre en attendant de faire une correction euh, des passages où il y avait des choses de ce genre puis c'était juste en même temps pour avertir euh, les frères pour qu'ils soient au courant que si jamais il tombe sur une ancienne édition du livre, euh, d'être au courant que moi j je me suis désavoué de, de ces erreurs-là, puis que maintenant, Inch'Allah, euh, tout ce qui était écrit auparavant, eh bien, disons que je, je m'en suis désavoué, et puis que la prochaine euh, édition, la prochaine correction du livre, Inch'Allah, il sera, euh, disons, euh, disons, corrigé, puis il n'y aura pas ces fautes-là dedans, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, ça c'était juste pour clarifier ça, pour que les gens soient avertis à ce sujet-là, Donc, ça c'est ça. Maintenant, il y a un autre passage dans le livre, maintenant, qu'on va commencer. Et le titre de ce passage-là, c'est At-Pa'anuf al-Ulama. C'est-à-dire, les gens qui critiquent et qui attaquent les ulama. Soit qu'il les déclarent kuffar, ou bien soit qu'ils les. Des munafiqines ou bien qu'il les traite par d'autres qualificatifs. Ok, donc euh, ça c'est un des passages qui parle de ce sujet-là. En fait, il y a un seul, une seule fatwa dans ce sujet-là, mais c'est une fatwa qui prend plusieurs pages. C'est les explications du Sheikh euh, Saleh ibn Abdul Aziz al-Sheikh, qui est le ministre des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite. Et il est entré dans les, vraiment dans les détails pour répondre à cette question-là. Donc c'est une question, c'est une réponse vraiment détaillée. Et euh, ensuite, il y a d'autres questions à différents sujets. Euh, puis dans ces réponses-là également, il y a des questions qui traitent de ce sujet-là aussi. Donc on va y revenir encore, mais c'est juste pour savoir que cette question-là, la réponse au sujet des de la, la, réponse du chef Saleh al-Sheikh. On va peut-être pas être capable de la finir aujourd'hui parce que c'est très long, mais on va essayer d'en faire la moitié, puis le reste, on continuera ça, euh, la semaine prochaine, inshallah, puis, comme ça, ce sera complété, bien sûr, Donc, le chef, euh, Salih Saleh, Ibn Abdul Aziz al-Sheikh, Hafizah il a répondu à cette question dans une cassette qui s'appelle Fata wal ulama filir diyalat et c'était enregistré par M'Hajj al-Sunnah Tafjilat M'Hajj Sulma sunnah à Riyadh. on donc le chef on lui a posé la question M'Hajj al à part de l'homme et il dit qu'il les étudiants les kibars les kuffars parce les Donc, euh, la question, c'est quelqu'un qui pose la question au cher qui dit, je, je, des fois, je m'assois avec certaines personnes. Et ils disent que les grands ulama sont des kuffards. Parce qu'ils, ils disent qu'ils supportent et ils, ils prennent pour allier les mushrikines. Et ils apprennent ces choses-là aux petits-enfants. C'est-à-dire ils appellent, ils, ils enseignent aux petits-enfants que les grands Olamas sont des Koufars. Et ils les élèvent sur cette euh, mentalité-là ou cette, ces idées-là. Euh, et en particulier depuis que la fatwa euh, est sortie au sujet de l'interdiction de faire sauter ou de faire euh, sauter des bombes dans les pays des Koufars. Donc depuis que les Olamas ont fait des. Euh, les fatwas pour interdire ces, ces ces attentats terroristes dans les pays des Koufars, euh, ils ont essayé d'accuser les ulama de travailler ou d'être alliés avec les mouchriquins et de les aider ou de les supporter. Donc, euh, le chef, il a répondu. C'est une réponse, comme je vous dis, c'est une réponse vraiment détaillée à ce sujet-là. Donc, il dit, « Al-wajib ala kulli muslim » على كل مؤمن بالله عز وجل يرجو لقاء الله ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم وأن يتجرأ على ما ليس له به حجة سيما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تكف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم دونك الشيء في الزكرة تكتب qui croit en Allah et qui espère à sa rencontre et qui, le, qui craint sa, sa rencontre au jugement dernier, de faire très attention dans ce qu'il dit. Ça veut dire, il doit faire attention de parler à propos de la religion sans connaissance et, et d'oser entrer dans ce qu'il n'a pas, euh, dans quelque chose au sujet de de... de dans un sujet quelconque. Euh, qui, dont il n'a pas de preuves. Il y a quelque chose au sujet du quoi, de quoi il n'a pas de, de preuves et d'évidence. En particulier dans les questions de l'article, les questions de l'aqidah, les questions de l'imam, les questions de takfir, les questions de halal et de haram. Et, et si Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran au sujet de qu'est-ce qui est halal et haram, il ne dit pas, hein, il ne dit, ne dit pas avec vos langues. Euh, euh, n'attribuez pas d'après ce que vos langues attribuent de mensonges en disant ceci est halal, ceci est haram, pour inventer ou forger à propos d'Allah un mensonge. Ceux qui inventent ou qui forgent des mensonges contre Allah n'auront pas de succès, ils auront une petite jouissance dans cette vie et puis ensuite ils auront un châtiment douloureux. Et ça c'est le verset 116 et 117. صوره النحل شيخ الياصيد هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجه بلف هذا حلال وليس عنده بينه وهذا حرام وليس عنده بينه وجميع مسائل القول على الله بلا علم علم بلا علم في مسائل العمليات في الفقه ومسائل العقيده وهي أشد تدخل في هذا السبيل ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه حرم الله بنهيه أن يقف المرء ما ليس به علم وأن يقول ما ليس له به علم كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها en de ma la wa pal continue il dit si ça à propos de quelqu'un Qui parle à propos de ce qui est halal ou ce qui est haram, sans preuve, hein, il dit ça c'est halal, mais il n'a pas de preuve que c'est halal. Et ça c'est haram, il n'a pas d'explication de, de, ou de preuve pour dire que c'est haram. Donc, dans toutes les autres questions également, dans, dans les choses euh, qu'on parle, des sujets dans lesquels on parle à propos d'Allah euh, sans connaissance, que ce soit dans les questions de de, de dans les mots ou bien dans les questions de Harida. Et ça, c'est encore plus grave encore parce que la Harida, c'est la base de la religion. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont euh, très graves et dangereuses. Et dont on n'a pas besoin de parler sans avoir une preuve de ce qui vient dans l'Osparanthala, dans la révélation. Et donc, il, il nous a interdit, l'Osparanthala, il nous a interdit de dire à propos de quelque chose. Euh, yani sans connaissance. ou de, de, de parler avec toute une chose sans connaissance. comme le Cheikh mentionne dans le verset 33 dans surat il dit innama, innama Donc, dans ce verset là Allah s.a.w. dit mon Seigneur s'est qu'a interdit le fauhish de paroles en de actions qui sont laides, et qui sont mauvaises. hein. Maa vahara wa mabapan, c'est-à-dire qu'est-ce qui est apparent, que ce soit des péchés qui sont faits et qui sont apparents, ou bien qui sont cachés, ok, et ensuite il y a d'autres péchés qui sont mentionnés dans le verset, jusqu'au shirk, jusqu shirk, puis après avoir mentionné le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et il dit en je zegt: "Alah, wat weet De dieren over De dieren, wat je niet weet. we de laatste punt. We hebben het over het schrikken. Wat weet je niet? De dieren kunnen weet De Wat niet? De weet Wat weet niet? weet En De dieren kunnen niet. Wat weet De dieren De dieren En De Wat niet? en De Dans un de ses livres, et il a dit donc que de parler à propos d'Allah, de dire à propos d'Allah des choses sans connaissance, c'est plus grave que le shirk. Parce que le shirk, à la base, bas, ça vient du fait que les gens parlent à propos d'Allah sans connaissance. Et ils mentent à, ou bien qu'ils mentent à propos d'Allah, ou bien ils inventent ou ils parlent de, à propos d'Allah sans connaissance. Et c'est ça ce qui amène les gens à tomber dans le shirk. Donc c'est pour ça que. Il a commencé par les péchés, pour descendre par qu'est-ce qui est de, de, de, plus en plus grave, jusqu'au shirk. Et ensuite, après avoir mentionné le shirk, il a mentionné le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance. Et donc, c'est très grave de parler dans la religion d'Allah sans connaissance. Et ensuite, il mentionne un autre verset, dans lequel, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ne parle pas de la religion sans que tu aies de la connaissance. Ou bien, pas, pas seulement de la religion, mais n'importe quoi en général. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne dois pas parler. Mais dans la religion, c'est encore plus important de ne pas parler si on n'a pas de connaissance. Et il dit ensuite dans le verset, ça c'est le verset 36 dans Surah Al-Isra, que euh, l'ouïe et la vue et le cœur, tout ça, ça va être. On va nous poser des questions au jugement dernier au sujet de ces. Euh, de ces sens-là que Allah nous a donnés, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec okay, et comment on les a utilisés. Donc, euh, on, on sera questionné sur ces choses-là. Donc, si on a parlé à propos de l'Ambas sans connaissance, on, on, a, on aura à rendre des comptes à ce sujet-là au jugement dernier. Et donc, c'est quelque chose de très, très sérieux et très grave. Et, en particulier dans la période actuelle où beaucoup de musulmans, ils utilisent la religion comme un sujet de débat et d'argumentation. Euh, beaucoup de musulmans, ils apprennent l'islam aujourd'hui, c'est juste pour faire des disputes entre eux, hein. Pour essayer de montrer c'est qui est-ce qui fait plus. Est-ce que c'est, est-ce que moi je sais plus que toi, toi tu sais plus que moi, hein. Et on entend souvent des musulmans Au, du, moment où ils de parler de, à du moment où ils commencent à parler de religion entre eux, c'est pour commencer à se disputer et pour commencer à argumenter et pour commencer à faire des débats. Et ça, c'est pas correct. Ça, en partant déjà, c'est haram de débattre, de, de, de faire des disputes avec la religion. Ça, c'est haram. Euh, et non seulement ça, c'est contraire même. C'est un des choses qui, disons, c'est un des fondements de Ahlus al wal Jamaa. Du même des Salafs, que c'est interdit de discuter avec les questions de religion. Et en particulier les questions d'Aqida. On n'a pas le droit de rentrer dans des débats. Même avec des gens de ah, hein On n'a pas le droit de rentrer avec eux dans des discussions et des débats. Hein. Et il y a des règles bien claires qui sont établies par les rulamas à ce sujet-là. Quand est-ce qu'on est qu peut discuter avec un, une personne qui a des béd'ah Et quand est-ce qu'on ne peut pas euh, Si c'est fait dans les règles, et avec respect, et que la personne écoute, hein, et que le but c'est de trouver la vérité, hein, et qu'on établit les preuves, alhamdulillah Mais si ça dépasse cette limite-là, et que ça devient juste euh, une sorte d'argumentation, puis tout le monde parle, et puis personne n'écoute, et puis il n'y a pas de respect, et on donne les preuves et personne n'écoute, et tout, des choses comme ça, Et que personne a même juste des choucroutes et tout ça. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de discuter dans des questions de religieuses pour débattre de cette façon-là. Et il y a des gens qui parlent à propos de l'islam sans connaissance. Ils, ils parlent de fiqh, ils parlent de n'importe quelle question. Il y a dans quelque chose qu'ils ne savent même pas des fois. Et là, ils commencent à argumenter et à, à se disputer même. Et après, on voit que la, la La conclusion de ça à la fin, qu'est-ce que ça amène Ça amène de la haine, de la discorde. Et les frères, ils commencent à se détester entre eux à cause de ces disputes-là qu'ils ont à cause de la, dans des sujets de religion. Et ça, ça nous montre que il y a une forme de hawa cest C'est-à-dire une forme de, des gens qui suivent leur passion. Pourquoi Parce que, c'est pas de cette façon-là qu'on a le droit de discuter de la religion. On doit discuter de la religion dans le plus grand respect. Hein. Et, et donc les ulama de l'islam, quand ils sont en désaccord entre eux sur une question de hein, et que c'est une question au sujet de laquelle plusieurs ulama ont divergé dans l'islam, quand ils s'assoient pour en débattre ou pour discuter, ils en, ils en discutent dans le plus grand respect. Et quand ils ont terminé de discuter, ils n'ont pas de haine un envers l'autre pour ces questions-là. Pourquoi Parce que ce sont des questions de jihad. ce sont pas des questions de, des ussouls ou des fondements de la religion ou des choses de ce genre, hein mais, mais malgré tout on voit que parmi les jeunes musulmans, surtout ceux qui commencent à appliquer l'Islam ou à pratiquer l'Islam et qui n'ont pas encore euh, établi une, une base solide dans leur connaissance, eh ben, n'importe quel petit désaccord qu'ils qu ont, qu'ils trouvent avec quelqu'un d'autre, ils prennent de ça comme un moyen pour essayer de créer de la discorde, créer des, dés, des désaccords, puis faire des disputes au sujet de la religion. Et ça c'est basiste, il n'y a pas de doute que c'est causé par l'ignorance, d'accord Donc il faut savoir les différences entre les questions de base, les questions qui sont Des contradictions dans les fondements de l'islam, dans les fondements de la sunnah, et puis il faut voir aussi les questions qui font partie des choses qui ont rapport avec l'ishtihad, et des choses qui ont rapport avec, des euh, choses qui, disons, des ulama, des salafs ont divergé à, à ces sujets-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ja, des, ja, des, des deux. Des, comme le frère, il mentionne, al-Masa'il, l'Ishtihadiyah. Dat zijn de questions, die zijn basées sur En le là, les ulama, à là il y en a qui is différence, qui is eu des différences d'opinion. C'est ça. L'Ishtihad, c'est le fourreur. Dat il y a d'autres questions, c'est, Masa'il, Et ça, c'est, d'autres, c'est différent. C'est pas la même chose que les questions du Ce des questions de, qui sont basées en, en général sur le Hawa, des choses, les gens ont divergé sur des choses qui sont établies clairement dans l'islam mais que les gens ont amené des, des, des divergences, soit à cause d'une mauvaise Akhida, soit à cause d'une bid'a, soit à cause d'une Hawa, soit à, soit à cause d'une ignorance, ou d'autres des, des, raisons de ce genre. Non, Massa'il al-Khilafiyya, si tu retournes à la base, les, à l'époque des Salaf, tu trouves qu'ils étaient d'accord sur ces affaires-là. Ils déjà sont arrivés par la suite. Aussi, une autre chose qui distingue les Massa al et les Massa'il al-Khilafiyya, souvent c'est que les Massa'il al-Khilafiyya sont basés sur les passions et les désirs, pas sur des preuves de la charia, Tandis que, het materialiste al-hitjihadija is basé sur des En et c'est pour cela que les ulama de Salaf, ils ont eu des, des, les, des choses qui ont rapport avec l'hitjihad, ils se sont pas déclarés, ils n'ont pas déclaré que la personne qui a divergé dans ces points là sont des égarés, Ze sont des Jehnes de Bézaa ou d'Andolal, pourquoi parce que justement ils avaient une preuve, ils avaient une Comme on a étudié dernièrement euh, dans l'Aqid al on avait vu qu'il y a certains des ulama qui avaient trois positions à propos de, euh, de la préférence entre Osman et Ali. Hein? Lequel des, des deux est meilleur Est-ce que c'est Ali Est-ce que c'est Osman Et donc on avait vu qu'il y en a qui disent que c'est Ali qui est meilleur, d'autres qui disent que c'est Osman qui est meilleur, et il y en a d'autres qui restent qui disent ni un ni l'autre ils savent pas il y a ta voix profonde, ils s'arrêtent et on a vu que la la position la plus correcte c'est que c'est un qui est meilleur qu'Ali, toutefois les ulama comme Ibn Taymiyyah a dit on ne on, on déclare pas celui qui a placé un comme par dessus l'autre dans la préférence on le déclare pas comme étant bal à ce sujet là parce que c'est une question au sujet de laquelle les salafs ont divergé et aussi également C'est qu'il y a des preuves pour les deux, les deux positions. Toutefois, la position la plus correcte, on avait dit que c'était celle de que Osman est meilleur qu'Ali, comme il était Khalifa avant Ali, et c'est lui également qui est meilleur qu'Ali. Donc, ça, c'est un exemple de Khilaf qui est arrivé même parmi les ulamas des Salafs. Donc, on n'a on pas affaire de, de, de divergence, on n'a pas affaire de débat sur ces affaires-là. La c'est tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de débat à faire. On te, on te présente la question, on te présente les ADN, l'épreuve, et c'est à toi de l'accepter. Si tu as des chou on essaie de les clarifier. Si tu as des choses que tu comprends pas, on essaie de te le montrer. Si tu as des... C'est ça, donc on essaie de t'enlever les doutes que tu as à ce sujet-là, et c'est fini. On ne peut pas faire plus que ça. Pas plus que ça, c'est pas des questions comme si on a le droit de rentrer là-dedans en détail. Et la question dont on parle maintenant, on va voir que c'est une des questions les plus graves parce que ça a rapport avec euh, l'attaque et la critique des ulémas. d'accord Et il y a des jeunes musulmans. Ils viennent de commencer à pratiquer l'islam. Ils viennent de commencer à faire la salat parfois. C'est des nouveaux dans l'islam. Soit qu'ils sont convertis, ou bien soit qu'ils sont nés musulmans mais qu'ils n'ont pas pratiqué l'islam. Auparavant, et la première chose qu'il commence à étudier c'est qui est kafir, qui n'est pas kafir, est-ce euh, est que les ulama sont des euh, koufars ou non. Ça, c'est des exemples, comment des gens ignorants comme ça qui essaient de, de juger et de critiquer les savants de l'islam. Ça, c'est une des formes d'extrémisme, il n'y a, de, a pas de doute là-dessus. Et le chef, ensuite, il donne un autre, un autre exemple, il, il mentionne un hadith. من افتى بفتوى غير ثبت فانما اسمه على من افتى او من افتى بفتيا غير ثبت انما اسمه على من افتى نعم est rapporté par Ibn Majah et Sulan حديث حسن Donc ce حديث-là ça veut dire quoi Ça fait une fatwa qui n'est pas qui pas établie ou qui n'est pas qui correcte, son péché est seulement sur celui qui qui a fait le péché de ça est uniquement sur celui qui l'a qui a fait cette fatwa. C'est ça que j'ai compris. Wallahu Alam. Après le Sheikh il dit wa min arzam ma waqa fi fil Ummah min al-nihraf an al-haq, takfir al-Muslim الذي thabata islamu وعدم الاستبيان عمل عدم الاستبيان منه وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا, فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالج البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر هذا عمر رضي الله عنه قال في شان حاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ارسله ثم التفت الى حاطب وقال يا حاطب ما حملك على هذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت هذا رغبه في الكفر بعد الاسلام ولكن ما من احد من اصحابك الا وله يد يدفع بها عن اهله وماله وليس لي يد في مكه فاردت ان يكون لي أن يكون بذلك لي يد ici le cheikh alzi parmi les plus grandes formes qui sont Les garments de la vérité qui sont arrivés dans cette Umma, et les déviations, il y a le, le, la, le, fait de déclarer le musulman, celui qu'on a établi sur l'islam, de le déclarer mécréant. Sans, euh, sans demander de clarification de sa part, hein, sans, sans vérifier. Et sans essayer de clarifier cette, cette, cette chose-là de sa part. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont, ont vu une personne, ou ils ont entendu une personne dire quelque chose, ou faire quelque chose, et eux ils ont dit bon ça, ça y est, ça c'est Kouf, et donc ils déclarent la personne comme étant un kafir, sans clarifier, sans aller demander à la personne pourquoi elle a fait ça, etc., etc., et donc ils établissent le verdict directement. Et donc le chef il dit que ça c'est des choses qui sont apparues depuis l'époque des Sahaba à l'époque du Prophète Et le Prophète, il nous a expliqué comment agir et comment régler ces problèmes-là lorsqu'ils arrivent, hein, et comment on, on, on analyse la situation. Et il a donné l'exemple de Hatib ibn, ibn Balta'a, c'est ça Balta'a je crois son nom, c'était un des Sahaba et lorsque le Prophète salam, se préparait pour aller à Makkah pour Conquérir, ou pour reprendre Makkah, euh, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'il y a Hatib, qui était un des Sahabas, et lui, il a participé à la bataille de Badr. Et donc, qu'est-ce qu'il avait, avait Il connaissait une femme, et il, il, avait, il avait donné à cette femme une lettre pour ramener à Makkah avec elle dans, un, dans une caravane. hij bon, à Mecca, donc il lui avait donné à cette femme une lettre et la femme l'avait attaché cette lettre, dans ses cheveux, donc euh, le Prophète a été informé du fait que cette femme-là avait cette lettre, et dans la lettre il y avait certaines informations sur les intentions du Prophète, donc euh, ce sahabi là avait donné cette lettre à cette femme pour amener à Mecca pour, dans le but que sa famille soit protégée okay, des mouchées. Hein oui, c'est ça, il faut prévenir les, les goutfas de l'arrivée du, du professeur pour, qu pour que sa famille soit protégée. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, a, le professeur a été informé, et donc qu'est-ce qu'il a fait Il a informé deux, de ces, deux, deux des, des sahaba, euh, Ali ibn Abi Talib, puis un autre sahabe, j'ai oublié son nom, Zubair. Ok, il, a, il leur, a dit d'aller retrouver cette femme. Et le prophète sallallahu wa sallam leur a dit à quel endroit ils allaient la retrouver. Une fois arrivés là-bas, ils ont retrouvé la femme à l'endroit où le prophète sallallahu wa sallam avait dit. Et il leur a dit, le, le, le, euh, Ali ibn Abi Talib a dit à cette femme de remettre la lettre. Et elle a dit, non, je j'ai pas de lettre. Alors, Ali a dit, soit tu nous donnes la lettre, ou bien soit on va de complètement pour trouver cette lettre. Quand la femme a entendu cela, tout de suite, elle a sorti la lettre. Et elle leur a donné la lettre. Et donc, il a ramené, ils ont ramené la lettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qui arrivé, est arrivé C'est que, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, a lu la lettre et Omar ibn al-Khattab a dit Ô oh, messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Parce qu'en apparence, C'était ça que ça semblait être. Un acte d'un hypocrite qui informe les ennemis de l'islam des intentions du prophète. Donc, le prophète a dit il y a Omar, attend laisse-le. Parce que, comme le prophète a dit plus tard, c'est une personne qui a, qui a assisté à Badr. Et donc, hein, ça, ça prouve que ce n'est pas un coffre Kufr, pourquoi Parce que le Prophète s'est tourné vers Hatib, et lui a dit « Ya Hatib, qu'est-ce qui t'a amené à faire un, un, une action pareille ?» Et il a répondu, il a dit « Ya Rasulallah » au messager d'Allah, moi je n'ai pas fait ça parce que j'aime le coffre après l'Islam, mais j'ai fait ça parce que tous tes compagnons, ils ont tous quelqu'un à Maka pour protéger sa famille et ses biens. Mais moi aussi, je voulais qu'il y ait pour moi, euh, à Maca, quelqu'un qui allait protéger ma famille et mes biens, moi aussi. alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, non pas pour. Euh, non pas pour. Euh, parce que j'aime le couple et que je veux quitter l'Islam. D'accord Donc, il a expliqué que la raison pour la. pourquoi il a fait ça, c'est uniquement pour une question de dunia, quelque chose qui a rapport avec. Les bienfaits de la vie de Dunia, et non pas pour aider les coups dans leur coups et leur chirk et dans leurs mécréance. Donc, euh, le prophète a dit à cause de ça laisse-le, il a dit vrai, hein, il a dit vrai, et il a dit euh, peut-être qu'Allah va le pardonner parce qu'il a, il a, il a participé à Badr et il a dit ja die op apoptyzanten beter, effe effe doen wat ze doen, fa fa dat hoor je er niet. hè? Nou ja, ja, c'est ça. Il y a des gens qui prennent ça, qui disent tout de suite non, ah qu'est-ce qu'il a fait, c'est koffe, donc il était kafir. Et, et c'est pas vrai parce que s'il était kafir, tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait fait, aurait été annulé, même même ça, le fait qu'il ait participé à Badr. N'aurait pas pu, euh, lui servir en quoi que ce soit. Parce que la mécréance, ça annule tous les actes, tous nos actions. Alors, ça c'est la preuve que ce qu'il a fait c'était pas coufre. Et comme on, a, comme on explique souvent Ali, c'est que, hein, le fait de prendre les alliés pour le kufr, comme on appelle, al-moualat ou miel, moualat qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de les prendre pour alliés avec le cœur, à cause de leur mécréance. Hein, non, pas pour quelque chose de la dunya. Si tu aimes un kafir pour quelque chose de la dunya, ou des choses matérielles, hein, et ça, ça, c'est pas coffre. Cool. Qu'est-ce qui est coffre cool C'est uniquement si tu les supportes et tu les aides, au comme salam, au à cause de la religion, à cause de la foi et de la religion. Donc tu aimes leur mécréance, tu aimes leur shirk, et ça, ça t'amène à les supporter, à les aider, à les défendre là ça devient un acte de Kouf. Il faut voir. Et puis euh, à ce sujet-là, on va y revenir, la question de Al-Mu'alat, parce que c'est le prochain chapitre, mais c'était juste pour expliquer, comme ces gens-là ont accusé les ulama de s'allier au Koufars, il faut comprendre quand est-ce que c'est M'u'alat, quand est-ce que c'est Kouf, et quand est-ce que c'est n'est pas Kouf. Hein Parce qu'il y a Al-Mu'ala Al-Qalbiya, et Al-Mu'ala al, al amaliya c'est celle que tu fais qui est basée sur la foi et la l'aqidah, dans le sens que tu le fais, tu aides les kuffars et tu les supportes parce que tu es d'accord avec leur kuffres et leurs shirk, ça c'est kuffre, ça fait sortir quelqu'un de l'islam, et, et ça même si quelqu'un ne les aide pas, même si depuis qu'il les aime avec son cœur à cause de leur kuffres et leurs shirk, ça veut dire qu'il qu aime la mécréance, le tawalli c'est هو <تولي> في كفر كف الموالاه في كفر في لدرت تلك المعاملات التسايل الكرام مباح في صحه يتصاوحا expliquer en detail plus plus loin inshallah دونك الشيخين لما قتل رجل اسامه ابن زيد ها اسامه زيد قتل الرجل يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي لأسامه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال ما تفعل بلا إله إلا الله وهذا فيه النكير على عدم قبول أسامه إسلام الرجل بقوله لا بقول لا إله إلا الله لعثمته كم سنعف الله إذا تد أسامه بن زيد إذا النزول باتاي إيه Il a dit, il a vu un homme qui a dit la ilaha illallah. Et donc, Osama euh, a essayé de, il l'a tué. Quand il a entendu dire ça, il l'a tué et le prophète sallallahu alaihi sallam avait entendu que Osama avait fait ça. Alors, le prophète sallallahu alaihi sallam lui a demandé, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Alors, le prophète sallallahu alaihi sallam a dit, il qu'est-ce que tu vas faire au jugement dernier avec la ilaha illallah? Et Osama a dit, Il a uniquement dit ça pour se protéger, parce qu'il savait qu'il allait mourir hein, au moment où je suis arrivé pour le tuer, là il a commencé à dire « La ilaha illallah ». Donc il a dit ça juste pour se protéger et non pas parce qu'il croyait réellement à l'islam. Et donc le prophète lui a répondu en disant « Qu'est-ce que tu vas faire avec « La ilaha illallah » au jugement dernier ?» Et donc c'était pour critiquer au d'avoir tué cet homme parce qu'il a dit après et de ne pas avoir accepté son témoignage lorsqu'il a dit « La ilaha illallah » donc ça veut dire que tu n'as pas le droit c'est ça que le Cheikh a expliqué d'expliquer au début c'est que tu peux pas dire que quelqu'un qui dit « La ilaha illallah » qu'il n'est pas musulman sans preuve ça prend une preuve pour dire qu'il n'est plus musulman ça prend une preuve après il dit « ala sallallahu alayhi wa sallam fi mal ya Rasulullah » اعدل اعدل, اعدل, اعدل اعدل لما قسم المال بعد غزوه حنين فقال ويحك من يعدل اذا لم اعدل فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا ثم, ثم قال يخرج من ضئ ذئب هذا اقوام يحقر, صلاة يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم je Profeet (sallallahu alaihi wasallam) was in het proces van het delen van de goederen. Nog een keer. Ik denk dat het na de slag van Hunayn was. De Profeet les butins wasallam) was in het het van de Hunayn il De les butins, pour distribuer les butins het gens, et het delen van de Et qui a dit au Prophète sallallahu oh alayhi wa sallam, au messager d'Allah, sois juste, parce que tu n'as pas été juste. Et donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi. Et moi si je suis pas juste, qui d'autre sera juste? Hein? Et le Prophète sallallahu sallam lui a donné plus, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Puis il a dit aux gens, après ça, de cet homme va sortir des gens, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Et vous allez mépriser votre jeune par rapport à leur jeune, et ils vont quitter la religion comme une flèche quitte son arc. Et il a décrit cette flèche, Yami, des fois, qui dit en disant qu'elle passe à travers. C'est comme si Yembo euh, Kouy, c'est-à-dire, elle rentre par un côté, elle sort de l'autre, et la flèche, quand elle sort de l'autre côté, elle n'a aucune trace de d'avoir euh, Passer à travers, quelque chose, hein. Tellement elle a passé, tellement elle est passée vite, qu'elle a, elle a, elle a laissé aucune trace. Donc ça veut dire que, déjà, il y a des ils rentrent dans l'islam, mais c'est des extrémistes. Donc ils gardent rien. Ça, il y a rien qui reste dans leur cœur. C'est pour ça que dans une des narrations du hadith, ça dit, il y a le qu'on a, ils lisent le Coran, mais ça descend pas plus bas que leur gorge, c'est-à-dire que ça rentre pas dans leur cœur, hein ils n'ont pas de fiqh, ils lisent le Coran sans compréhension, sans comprendre, sans, sans euh, avoir disons connu l'explication de ces versets, et donc ils tombent dans des formes d'extrémisme à cause de leur ignorance de ces versets-là, et ce sont les Khawarij. Ok Et donc le Cheikh il dit, رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج وكان أساس انحرافهم مع نظرهم في أن الولي أو أمير المؤمنين عثمان لم يقم رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه وعليكم السلام ورحمه الله فمنهم من كفره ومنهم من أوجب قتله حتى قتله بسبب تصرفاته c'est ma yezu allahu. Ils Donc ils ont dit que à l'époque de Othman, c'est genre la famille Khawari s'est aperçu et la base de leur également, c'est qu'ils ont commencé à euh, regarder euh, Othman As-Saff et à le fétichiser. Et à dire qu'il n'avait pas établi ce qu'Allah lui avait ordonné de faire. Hein. Donc, parmi eux, il y en a qui l'ont déclaré de kafir. Et parmi eux, il y en a qui ont dit que c'est obligatoire de le tuer. Et donc, eux, ils prétendent qu'il a été tué à cause de ces choses-là qu'il a fait. Yani. Ces, ces choses-là qu'il a fait qui ne sont pas correctes. Ensuite, il dit :« وَكَفَرُوا طَائِفَةً أيضًا fi ذلك وَكَفَرُوا في ذلك حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم ثم كفروه وسار إليهم ابن عباس وكانوا نحو من مئة وعشرين ألفا وعظهم وحاجهم وكان أساس, أساس كلامهم في مسألتين الأولى مسألة الحكم بما انزل الله وتحكم الرجال في كتاب الله عز وجل والثانيه مساله تكفير من ارتكب معصيه منهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم واقامته الحجه عليهم ومنهم من لم يرجع واستمر في ذلك في واستمر ذلك في الامه اوكي دونك اوسيت يلينا دونك Certains groupes parmi les musulmans. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, euh, ils ont déclaré, hein, Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, il s'est préparé pour les combattre. Parce que ces gens-là se sont préparés pour attaquer. Alors, Ali ibn Abi Talib, il a préparé une armée pour les combattre. Et, euh, Abdullah ibn Abbas, Qui était un die een van de sahaba. a van die ali bin abi talib. hij de wil s.wo. alleen moet ali ibn alie Talib dan is dit de sahaba. het is voor de sahaba. het is voor is voor is voor de sahaba. het is de Khawarij. het wat heeft hij sahaba. Hij heeft voor de sahaba. de Deux, le chef il a mentionné deux questions, mais en réalité il en avait trois. D'accord Wa alaykoum salam wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question, c'était pourquoi Ali ibn Abi Talib avait effacé le mot Amir al-Mu'minim il, il avait effacé le mot Amir al muminin Donc pourquoi, pourquoi tu as effacé Amir al muminin dans ton nom dan is hij Amir al-Mu'mina in zijn son... hand. S'il n'est pas Amir al-Mu'mina, il est Amir al-Kafirine. Tu vois, leur raisonnement, vraiment simpliste, hein, comment hij juge. En donc, euh, Abdullah ibn Abbas a dit: Oké, okay, est-ce que vous avez quelque chose d'autre encore que vous Ali ibn Abi Talib? Il. il a dit: Ouais, aussi, il a pris des juges parmi des hommes pour juger Il a dit, d'accord, est-ce que vous avez encore quelque chose Il a dit, oui, Alib ibn Avita, il a combattu des gens, puis il n'a pas pris de butin, puis il ne les a pas pris comme esclaves. Donc, s'il si ne les a pas pris comme esclaves, puis il ne les a pas pris leur, leur bien, ça veut dire que ce sont... La fin, c'est que oui, c'est ça. Ils ont dit, bon, Alib ibn Avita, il a combattu des gens, il n'a pas pris d'esclaves, il n'a pas pris leur bien. Donc, c'est pas normal, pour, pour, selon les khawarich, ça, c'est pas correct. Pourquoi Parce que si tu combats les gens, c'est parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, s'ils si ne sont pas musulmans, tu dois les prendre en esclavage, tu dois prendre leurs biens Mais lui, il n'a pas fait ça. Alors là, ils, ils ont dit comme dans ce cas-là, c'est soit que lui, il est kafir parce qu'il a combattu des musulmans, et combattre des musulmans, pour, pour les khawarijs, c'est kofre. Et donc, il est retourné avec un grand nombre parmi les Khawarij qui ont fait tawbah, qui sont retournés avec Ebn Abbas et le reste sont restés avec les Khawarij et Ali Elisa écrasés un y plus tard dans la bataille. Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là qui déclarent les musulmans comme étant des coufards pour des péchés qu'ils ont faits sans aucune preuve. Et le chef de l'Édouard Takfir m'anahu, Al-Shokmobel din dus de taxir is wat? Is het om te zeggen dat iemand de religie heeft of om te dat hij dat hij de geloof heeft verlaten. En als men radi kufir en ali ibn Abi Talib والحكم بالردة على المسلم ثبت اسلامه لا يجوز الا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الايمان والاصل في ذلك قول الله جل وعلا في سوره براءه في ذكر من سب الله ورسوله وقد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم Le chef dit que, ce moment, il a été déclaré qu'un par ces gens-là. Ensuite, Ali ibn Abdelba a été déclaré qu'un par ces gens-là. Et le reste des grands de cette Oumma ont été déclarés coupables par ceux qui se sont opposés à eux pour une raison ou pour une autre. Et le chef il dit que le, le jugement de dire que quelqu'un a apostasié, hein, le, le jugement ou le verdict, de dire à, à, à, à propos d'un musulman qui l'a apostasié, après que son islam ait été établi, ce n'est pas permis, excepté par une preuve de la charia qui est certaine, qui est claire et certaine, qui est d'une certitude égale à la celle, euh, qui est d'une certitude égale à ce qui l'a fait rentrer dans l'islam, qui est d'une certitude équivalente à ce qu'il a fait rentrer dans l'islam. Donc c'est comme les ulama ils ont comme une règle qu'ils utilisent à ce sujet-là, c'est-à-dire que celui qui est, qui est devenu musulman avec certitude, on ne peut pas le faire sortir de l'islam excepté par une certitude également. cest C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sortir de l'islam par un doute, il faut que ce soit quelque chose qui est certain. Et donc le cheikh il dit que la base à ce sujet-là, à propos de l'ariddah, de l'apostasie, de tout ça, c'est le verset qui est mentionné dans le surat de Bara'a, c'est-à-dire le Tawbah, au sujet de ceux qui ont insulté Allah et son messager, le verset 66 quatt kaffartum bada imanikum » Vous avez mis après avoir eu la foi. Le Cheikh il dit « wa fil ayat el fi zikr al-munafiqin wa kaffarum bada islamihim » Il y a aussi un autre verset, c'est le verset 84 dans Surah Tauba, qui dit « et ils ont mécru après avoir été musulmans » après leur islam et ça c'est deux versets qui montrent que quelqu'un peut quitter l'islam après avoir eu la foi. de il dit aussi « Allah et de l'Ala »« Que ceux qui ont confié après l'imani, ils ont Donc, également, le verset 90 dans sourate al imran ça dit, ceux qui ont mécru après avoir vu la foi, puis qui ont augmenté en mécréance. Donc, ça, c'est des versets qui montrent que quelqu'un, après, après avoir vu la foi, après avoir dit la ilaha illallah, peut quitter la foi, peut devenir mécréant encore une fois, s'il si fait quelque chose ou il dit quelque chose qui le fait sortir. Nahoudalik, le chef, ou des choses de ce genre, mais après, il dit, Input transcript corrected: Omdat het niet te veranderen, het te veranderen, kan niet terugkomen het begin. Maar dat ضبطen de d'une façon apparente, il peut quitter l'islam. Toutefois, il faut respecter certaines règles à ce sujet-là, et elles sont nombreuses et bien connues. Thom, قد يكون جاهلا ببعض المسائل، وقد يكون متأولا وقد يكونوا لم تبلغ الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة وقد يكون معذورا وقد لا يكون وهذه تحتاج إلى إقامة الشروط وانتفاء الموانع لذلك الشيخ الذي يقول كل جهد أهل السنة والجماعة يفون التنكسون أعطوا القرار وإن الأكسون Il y a le entre l'action la, et la parole, c'est-à-dire que si quelqu'un fait une action qui est kafir ou qu'il dit une parole qui est kafir, ça ne veut pas dire que la personne est automatiquement kafir. Il faut voir des fois, il y a Une personne peut dire une parole qui est kafir ou faire une action qui est kafir ou shirk, et lui-même, cette personne-là, on ne peut pas dire à son sujet qu'elle est kafir ou qu'elle est Mouchrik, Il faut voir certaines choses. Alors, il faut prendre en considération certains principes et certaines règles pour pouvoir euh, faire euh, appliquer le verdict sur cette personne. C'est ce que le chef explique ici. Il dit euh, parce que certaines personnes, ils peuvent faire une action qui est couvre, mais ils ne sont pas de la religion. À cause de ça, il faut voir pourquoi. Pourquoi? Parce que Cette personne-là, peut-être qu'elle est ignorante de certaines règles de l'Islam, et si la personne est ignorante de certaines règles de l'Islam, on ne peut pas le juger qu'il est qu'un faire s'il l'a fait par ignorance. Et également, peut-être que la personne a mal interprété certaines choses, si il a entendu un verset, il a entendu un hadith et puis il l'a mal interprété, et donc à cause de ça, il a fait une erreur, ok Dans ce cas-là, on ne peut pas dire non plus qu'il est kafir. Aussi, c'est possible que la preuve le, la, la preuve au sujet de cette question-là, il ne l'a pas, pas entendue ou il n'était pas au courant de cette preuve-là, donc à cause de ça, il se peut qu'il soit excusé à, à cause de ça, et donc le chef il dit de toute façon, toutes ces, dans toutes ces questions-là et dans tous ces points-là, il faut absolument établir les conditions. En ferosa conne certains que er y a rien qui empêche qui nous empêche d'établir ce verdict là sur cette personne la cheikh al bab ma al ma wa dus de chef الذين يرون من ثبت ايمانه que la position de ahlus sunna wal jamaa ce sujet là c'est entre les deux extrêmes entre l'extrême des khawarij qui déclare toute personne qui fait un, un péché comme étant kafir qui déclare toute personne qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé kafir d'une façon euh, absolue, sans détailler, sans amener des, des, des détails, des clarifications sur les différents aspects et les différentes formes de, de jugement par autre que la loi d'Allah, comme s'il distingue par entre ce qui est kufr majeur ou kufr mineur dans ces choses-là. Également, euh, il, il, euh, les khawarij, ils déclarent quelqu'un kafir. Simplement ou d'une façon absolue, quand ils prennent des alliés parmi les koufars sans distinguer qu'est-ce qui est kouf akbar ou kouf ashar, dans ces choses-là. Donc, ça c'est la voie des khawarij. Depuis que tu fais un péché, pour eux t'es khafir. Qu Tandis que les murdji'a c'est les autres, c'est l'autre extrême. Pour les murdji'a, une fois que tu as eu la foi, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe la croyance que tu as, tu es toujours Mou'min. Donc ça c'est les deux extrêmes. Donc, ahlus sunnah wal Jama'ah ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux, c'est-à-dire comme le chef dit, Donc, ils disent qu'ils disent disent que celui dont la qui que ceux qui disent Il n'est pas permis de le faire quitter, de lui faire quitter la foi, excepté par une preuve, et une fois que les conditions ont été établies à ce sujet-là, et que tous les empêchements ont été enlevés. Tous les empêchements, c'est-à-dire les choses qui pourraient faire en sorte que la personne soit excusée, euh, d'avoir fait cette action-là, comme par exemple l'ignorance ou des choses de ce genre. لشيخ يدي وان كان كذلك فإن الذي يقيم الحجه وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل شرعا وهم القضاه الذين عندهم معرفه بما فيه التاويل وما ليس فيه التاويل وما يكون من احوال الناس وبعد طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا Le adami ma'rifatihi bi wasa il l'ethbati wal bihi Donc, le s'explique un point important. Il dit que. C'est qui est-ce qui établit les preuves sur cette personne? Une fois qu'il a dit ou qu'il a fait quelque chose qui est kofra. Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est un talib ilm ordinaire? Le c'est uniquement celui qui est capable de regarder dans ces conditions-là et qui est capable d'analyser ces choses qui, en, qui amènent un empêchement, qui fait en sorte qu'on ne peut pas établir le hukum sur cette personne, et c'est quelqu'un qui est qualifié, hein, selon la charia qui a la connaissance nécessaire et les quali euh, et les compétences nécessaires pour faire en sorte qu'il soit capable d'établir ces jugements-là. Et donc le chef, il dit que ce sont les juges, ce sont eux qui ont la connaissance et qui savent quand est-ce euh, on peut dire que là, il y a eu <coughs> une fausse interprétation ou quand est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse interprétation et qui connaît l'état des gens. Et donc le chef, il dit que certains étudiants de Hel, parmi les étudiants, les gens qui étudient la charia, Euh, ils connaissent peut-être les preuves et les choses de ce genre, mais ils ne connaissent pas les détails du jugement et comment euh, faire pour rentrer dans ces questions-là, parce que on n'a pas étudié les bases des, des choses qui nous permettent d'établir les verdicts et d'amener les clarifications à ces sujets-là. Et donc, euh, ça demande des connaissances plus approfondies de la charia. Et des questions de jugement. Hein, et ça, pour arriver à ce niveau-là, c'est un niveau assez élevé dans le Ça demande une connaissance vraiment profonde de la Sharia. Et c'est seulement les juges qui sont capables d'appliquer ces différents verdicts-là. Ok, c'est pas n'importe qui. Et donc, le a dit wa masailu je <tot> het koufre aan het muayyin. En als je het koufre aan het muayyin, een die le cheikh dit que ça, ça fait partie des choses qui sont jugées par un juge, qui, dans la cour, selon, bien entendu, dans une cour islamique. Parce que, quand on dit que quelqu'un a commis un acte de et qu'on a établi que cet individu-là est kafir, il faut qu'il faut qu y ait un juge, il faut que ce soit le juge qui ait déterminé ce verdict-là à son sujet, et euh, il y a beaucoup de répercussions à ce verdict-là, c'est-à-dire une fois qu'on a établi, une fois que le juge a établi que cette personne ou que cet individu-là était, était, est, est, est réellement kafir, ou mortade, qu'il a apostasié l'Islam, et eh bien il s'est Il y a des, des règles, des, des choses qui se répètent, il, il y a des conséquences à ça. Et elles sont nombreuses. Ok? Et le chef il va en mentionner quelques-unes par la suite, si je me souviens bien. Sinon, juste pour donner quelques exemples, il y a un par exemple euh, s'il si est marié, bon, sa femme est séparée de lui, parce qu'une femme musulmane ne peut pas être avec un homme qui est casse. Donc ça, c'est une des conséquences. Une autre conséquence, c'est qu'il peut pas hériter d'un musulman, puis le musulman ne peut pas hériter de lui, parce qu'il est cancer. Euh, une autre conséquence, c'est qu'on ne peut pas prier sur lui s'il si meurt et que si il qu'il ne peut pas être enterré dans un cimetière musulman. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc il y a beaucoup de règles qui s'appliquent à ça, si on dit que quelqu'un est cancer. Donc c'est très grave, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on on a le droit de dire et on prend ça à la légère. Dus de malheureusement, is hier, maar als hij het niet wil, dan is het als het wil, dan is hij hier in het parlement. En als hij het wil, dan is het En als hij het wil, En is het en dat het is dat het verhaal. Als je dat de ook compren dat et d'établir de parler au sujet de, la, de son, la la validité de son islam et la validité de sa croyance, et bien ce sont les ulama, ce sont les ulama d'Ahl-e-Sanatim al-Jamaha qui se tiennent sur le commandement d'Allah, et les ulama en général aussi, ce sont eux qui, euh, y a les deux, ce sont eux aussi, de, ce sont eux les gens de qui on prend la, notre connaissance de la religion. Et c'est eux qui clarifient pour les gens euh, la réalité de la vérité de l'islam. Donc, euh, oubliez pas qu'au début de cette question, c'était à propos de ceux qui disent que les ulémas sont des kuffars. Donc, si les ulémas sont des kuffars et que ce sont eux les ulémas qui sont placés pour nous dire qui est kafir et qui n'est pas kafir, c'est comme c'est un, un gros problème, voyez, parce que c'est comme là c'est le monde à l'envers.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 وإما أن يبوء بها الآخر وهذا خطر عظيم على القائل أو على قائل تلك الكلمة وخطر عظيم على دينه لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن ترجع عليه بهذا الحكم وهذا يجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة الشر... Uh, en uh, De scherf is. de diegene die, die zich verdict die, die, die, die, die, dat die, die, die, die, die, die, die, On doit lui faire part de la parole du Prophète, dans laquelle le Prophète a dit, lorsqu'un musulman dit à son frère, ô toi le kafir, alors cette parole retourne à un de ces deux-là, à un des deux. Cette parole retourne à un des deux. Et donc le chef, il explique, il dit que ça, c'est absolument, c'est un fait, soit que cette personne... Euh, que le que, soit que cette personne qui a dit à l'autre faire soit que cette parole revient sur lui, contre lui, parce que peut-être que c'est soit qu'elle va à l'autre personne, ou soit qu'elle revient sur lui, comme le chef l'explique, et donc ça c'est dangereux, et s'il l'a dit, puis il avait raison, sinon ça retourne contre lui, ok Et donc c'est ça que le chef dit, que ça c'est très dangereux, et que c'est dangereux pour sa religion, Parce que si l'autre personne qu'il a critiqué, qu'il a décrit comme étant kafir, n'est pas comme il l'a prétendu, eh bien ça risque de, venir, de revenir à lui. Ça, ce verdict-là, ou cette parole-là qu'il a dit contre cette personne, risque de retourner contre lui. Et donc, il faut faire attention à cette parole-là. Et donc, il dit que les ulamas, c'est eux qui ont la connaissance de la charia, et la connaissance du Coran et de la sunnah, et des règles de la charia, et des preuves de la charia, et avec ces preuves-là et cette connaissance-là qu'ils ont, ils sont capables d'analyser les, les questions et de les regarder d'une façon plus large. Donc, euh, le chef il va expliquer par la suite des principes de base qui vont nous, qui, qui vont nous aider à comprendre les détails de cette question-là, comme je l'avais dit, il répond avec une réponse très détaillée et ça prend plusieurs pages ne peut pas la terminer aujourd'hui, sa réponse, mais on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine, incha'Allah, on va continuer à partir de ce point-là, pour essayer d'avoir plus de compréhension par la suite, et il y a plus de détails dans ce qui suit. Donc on va s'arrêter. Subhanakallah, wa bihamdika, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi. On vient comme